al-Fatawa al muhimma fi tabsir al umma Puis on a commencé à expliquer les fatawa des ulema's au sujet du groupe qu'on appelle Jamaat al-Tablir. Des fois on les appelle aussi Jamaat al-Da'wa. Donc, euh, <coughs> avant de commencer, on va lire un, un, un petit point, Inch'Allah, qui est important. Euh, c'est un texte, le titre c'est Mata ya'kun al-Rajul Hizbiyan. Quand est-ce qu'on peut dire à propos d'une personne qu'il est un Hizbi? En dat is de Cheikh euh, Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali qui a répondu à cette question. On lui a posé la question Mata rajul chizbiyan En des fois on dit, on, dit, on, dit, on dit à propos de quelqu'un Ah, celui-là c'est un Ah, est un ah lui c'est un chizbi. Et des fois les gens ils peut-être faire chizbi, chizbi, mais ils ne savent qu'est-ce que ça signifie, quelqu'un qui est chizbi. Donc euh, on va essayer de clarifier cette ستاخذ الاجابه وستقراها لا ان شاء الله طيب دونك متى يكون الرجل حزبيا لشيخ ابدي هذا السؤال يحتاج الى بسط في الجواب ولا يوجد عندي فراغ لذلك ولكن سادلك على بعض العلامات التي يعرف بها او يعرف بها الحزبي سواء كان راسا او تابعا امعه Donc, le chien, il dit que cette, cette question demande beaucoup d'approfondir de, que ce soit répondu d'une façon plus approfondie, et j'ai pas assez de temps en ce moment pour répondre en détail, mais il dit qu'il va nous donner quelques, quelques signes, quelques exemples pour être capable de comprendre, euh, a, mais c'est quoi les caractéristiques d'un Hesby, peu importe que ce soit un des leader ou un des chefs dans le chèvre ou bien que ce soit juste une personne qui suit les autres donc il commence à explique ça en sept points sept caractéristiques il dit لها منهجها الخاص بها المخالف لمنهج السلف الحديث Donc, le premier point, comment on peut distinguer quelqu'un qui est chuzbi, c'est du fait qu'il fait partie, il est membre, il fait partie d'une jamaa, ou d'un groupe particulier qui a son propre manhaj, qui est en contradiction avec le manhaj des salafs, avec le manhaj des salas salih et la voix des gens du hadith et de al afar comme par exemple, jama'atul ikhwan, c'est-à-dire jama'atul ikhwan, ikhwan al-muslimin, les frères musulmans ou les groupes qui se détachent de ce groupe-là, parce qu'on sait que jama'atul ikhwan, ils se sont divisés en plusieurs euh, parties ou plusieurs sections, donc peu importe quelle forme ou quelle section qui découle de ce groupe-là, donc ça en fait partie également, Deuxièmement, à tout le groupe de d'établir, par exemple, et tous ceux qui sont euh, sympathisants avec eux et ceux qui les défendent dans leur groupe ou dans leur jama'a, que ce soit en, en, avec raison ou euh, sans avoir de raison. Deuxièmement, le chef dit « wa jama'at als salifatendikr, en geringer, men achtel inchraf, fil aqidati wal amal, soa kanu jamaatan, o kana fawdan, tabi an, o metbuuwaan. Le shayf, il dit, que quelqu'un s'assoit ou marche avec un groupe qu on a mentionné, parmi les on a mentionné tout à ou dans la, la pratique de islam. Que ce soit un groupe ou un individu qui est suivi ou qui suit les autres. D'accord Donc, ça, c'est une deuxième caractéristique. Troisième caractéristique euh, Euh, le fait qu'il critique les gens d'Ahl-Summah, et qu'il critique les gens d'Ahl-Summah et il les attaque, hein, et il parle contre eux, ça c'est un, un, une des caractéristiques. Également, s'il si entend qu'on est en train de critiquer euh, un des chesbiyyens qui est connu dans le temps contemporain, parmi les gens qui font partie des groupes, que ce soit les groupes euh, connus ou bien les groupes euh, secrets également, il y a des il y a des groupes secrets, hein, les organisations secrètes et des trucs de ce genre, donc s'il si entend qu'on est en train de les critiquer, il commence à, son visage commence à changer, vois, qu'il commence à se mettre en colère ou devient rouge, parce que ça ne lui plaît pas, donc ça c'est un des signes que c'est un hezbi. Euh, le numéro 4, le numéro 4, min ta'atillah ta'at ta'at ta'at ala al-salaf in in atak le l'honneur et euh, la il attaque les personnes qui appellent a s'accrocher a la voie des gens de la de al-athar c'est des gens qui s'accrochent a la sunna et qui appellent l'obéissance d'allah l'obéissance de son messager pour l'obéissance des dirigeants musulmans qui suivent la voie des salafes. Cinquièmement, le fait qu'il attaque l'honneur des dirigeants parmi les dirigeants musulmans et qui aiment ceux <coughs> qui. <coughs> parlent de leurs péchés ouvertement, qui dénoncent leurs erreurs ou leurs péchés dans leurs livres, dans leurs cassettes et dans leurs majalites, c'est-à-dire quand ils s'assoient ensemble pour parler. Okay ça, c'est une autre de, de leurs caractéristiques. Ces gens-là, ils aiment ces catégories de personnes-là. Les gens qui font ces choses-là, eux, ils les défendent et ils les aiment. Donc ça, c'est une caractéristique que ou c'est pas c'est que Les ulamas qui n'ont pas, euh, parlé contre les choukkams et qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas attaqué les dirigeants avec leurs paroles quand ils, les dirigeants ont fait une erreur. Et, euh, ils critiquent ces ulamas, ils, ils, ils, ils, comme si quand ils parlent de ces ulamas, ils parlent d'eux en disant que ce sont des ulamas qui, euh, ils, ils prennent pas, ils sont pas, euh, c'est-à-dire Ils font des compromis, ils font des, des, des, des, ils transigent dans la religion, ils ne sont pas capables de, de prendre une position contre les dirigeants ou des choses comme ça. Ils les critiquent de cette façon-là pour essayer de, de détourner les, les musulmans de les écouter ou des choses de ce genre. <coughs> Donc, ils, ils peuvent par exemple les appeler un lama sultan, un euh, un ulama al ulama et des trucs de ce genre, on dit que c'est des ulama qui travaillent pour le gouvernement, qui sont des, des dirigeants, qui travaillent pour les dirigeants, des trucs de ce genre, pour essayer de les critiquer, et les attaquer. Et le chef, il dit que ceux qui, donnent des, des, qui parlent des ulama de cette façon-là, c'est-à-dire quand ils parlent des ulama, on parle des ulama al-salafiyin, al mais ceux qui les critiquent de cette façon, c'est des gens qui sont malades dans leur cœur, حبه للأناشيد والتمثيليات ودفعه الحار عنها وعن أهلها وما أكثر وجودها في صفوف الإخوان المسلمين وفي متعه قادتهم وجنودهم من الشباب المساكين المهرورين dus, il dit comme septième point, ceux qui aiment les anachides et les caisses de théâtre, et ils les défendent avec euh, tout leur cœur, euh, et ils défendent ceux qui les font. Et ils sont très nombreux parmi les rares des ikhwalines muslimien, Et Yanni, euh, c'est quelque chose qu'ils qu aiment, Yanni, et, et ils trompent les jeunes avec ces choses-là, et les, les jeunes garçons et les jeunes filles parmi les musulmans, qu'Allah les ramène à la vérité. Et en fait, il y a beaucoup d'autres caractéristiques que ces caractéristiques-là, mais euh, le cheikh, il a mentionné ces sept exemples. Puis c'est juste comme pour vous donner des, des exemples pour dire, en fait, en principe, c'est que. Ceux qui défendent des jama'ats ou qui, comme il y en a qui pensent que pour être euh, comme par exemple il y en a qui disent, euh, moi je suis pas irwani, parce que je suis pas membre du groupe des irwan musulmans, ok? Mais c'est pas nécessaire que quelqu'un soit un, un membre officiel d'une Jama'a pour qu'il soit, ou pour qu'on dise, à ah, lui c'est un irwani, ou bien pour qu'on dise que, ah lui c'est un hisbi. C'est pas nécessaire qu'il soit réellement un membre de ce groupe-là s'il défendent leurs idées, leurs principes, les personnalités qui sont à la tête de ce groupe, ils défendent leurs objectifs et ils, euh, ils se fâchent quand on les critique, même s'il n'est pas réellement un membre de ce groupe, c'est comme s'il est un membre de ce groupe. C'est comme quelqu'un par exemple, si tu critiques les chiites et tu montres leur rapide hein, qui est fausse, et tu montres ça aux gens, et tu clarifies hein, leur égarement, Eux, ils commencent à se fâcher, puis à défendre les chiens. Même s'il n'est pas réellement un membre de cette secte, ou qu'il ne fait pas partie des chiens, c'est dit que lui, c'est un rat, un voilà, c'est lui parce que, il défend leur aqida qui est contraire à la Sunna il défend leurs principes, il défend, il défend leurs idées, et il les supporte. Donc, ça, c'est une forme de, de voilà, pour ces gens-là. Et ça, ça implique que même si cette personne-là n'est pas réellement avec eux eh ben, on peut quand même le dire c'est un de ces gens-là parce qu'il en fait partie. C'est comme il euh, y a des comme par exemple j'écoutais une fois, il y avait un, un, un débat, il parlait d'un des des droits en, en, en Europe et c'est un derrière, il, il niait qu'il faisait partie des ikhwan muslimines, dis-moi je ne fais pas partie des ikhwan muslimines. Toutefois, il défend leurs idées, il défend leurs principes, euh, il défend Leur personnali les personnalités importantes de ce groupe et les fondateurs du groupe et, et, et il, il, il s'allie avec eux d'une façon indirecte et directe donc donc à la même si <coughs> il dit moi je suis pas membre de ce groupe on peut dire quand même il est un de ces gens là parce que il il il s'est allié avec eux et il les supporte <coughs> Mais ça c'est un point important à comprendre Donc on continue maintenant avec les fatahs sur euh, les Echouan, euh pardon, sur les tabnirs, puis on va on va en lire quelques-unes, il, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, mais comme on en a déjà lu depuis deux cours maintenant, et beaucoup des points que les Shuyukh mentionnent, c'est des points qui se répètent, c'est-à-dire <coughs> d'un Cheikh à, à l'autre, et ils ne rajoutent pas de, de points supplémentaires, en principe c'est presque toujours les mêmes D'éléments qui sont mentionnés, sauf qu'on va seulement mentionner les plus importants parmi ces critiques, Inch'Allah et ces fatats, des ulama. Par exemple, ici, il y a une fatwa du chef Abdullah Al-Rudayyan, qui fait partie de Rayad Kibar Al-Ulama Arabie Saoudite. On lui a demandé à propos de Jamaat s'établir et il a dit, Al-Binad Hazi, il parle de l'Arabie Saoudite, il dit, Al-Binad ايش الجماعات ولكن وفد علينا ناس من الخارج وكل الناس يؤسسون ما كان موجود, ما كان موجود في بلادهم فعندنا مثلا من يسمونهم جماعة الإقوال المسلمين وعندنا جماعة التبنيه وفيه جماعات كثيرة كل واحد يرأس له جماعة يريد الناس أن يتبعوا هذه الجماعة ويحرموا <t <t en je de in niet jamaat maar Et chacun, ils ont, euh, fondé des groupes, hein, dans leur pays, et ils veulent recréer ces groupes-là, ici, chez nous. Donc, par exemple, on trouve des groupes comme les Muslimin, Muslimine, Tabligh, et beaucoup d'autres Jama'at, et chacun d'entre eux, ils se font une Jama'at, et ils veulent que les gens le suivent, et ils croient que c'est interdit pour les autres de suivre une autre, que c'est interdit de suivre une autre que sa à lui. Et il croit que sa jama'a, c'est elle qui est la vérité. Et que les autres jama'a que les autres groupes, sont tous dans les gamins. Donc combien il y a de vérité dans la dunya Combien y a de vérité La vérité est unique. C'est une seule vérité. Il n'y a pas de différentes vérités. Donc, donc comme Allah l'a dit « il dit, mais ça va dans le hafti. Il l'a que le clarifie Donc, le chef, il est clair ici maintenant. كما ذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين افتراق الأمم وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار لا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل أنا قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فكل جماعة تضع لها نظام وتضع لها رئيس وكل جماعة من هذه الجماعات تعمل بيعة ويريدون الولاء لهم هكي وهكذا فيفرقون الناس البلد الواحدة تجد أهلها يتفرقون فرقا السلام سلامة الله وكل فرقة تنشأ بينها وبين الفرقة الأخرى عداوة فأل هذا من الدين دعون الشيخ شيخي لكسبيكي لذكر لبقوفات صلى الله عليه وسلم إلا ما سنيك لأم أعلى سدي comme il l'a dit, cette umma, elle est divisée en 73 sectes, elles seront toutes en enfer toutes les sectes, excepté une, euh, et les Sahabes ont demandé, laquelle, au Messager d'Allah, et le Prophète a dit, c'est celle qui suit ce que je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ça coule le jama'a, donc toute, chaque jama'a, elle se fait un système, et elle s'établit un, un, un président, ou un dirigeant, ou un chef. Et chacun de ces groupes, elle demandent aux, aux gens qui vont entrer dans ces groupes de leur donner une allégeance, hein, une beurre, un serment d'allégeance, et ils veulent que les fidèles s'allient à eux, ils leur donnent Al-Wala, voilà, c'est-à-dire ils s'allient à eux, et ils divisent donc les gens. Donc dans un seul et même pays, tu trouves que les gens commencent à s'allier à différents groupes et à différents pays. Euh, pardon, ça lie à différents groupes et à différents partis et donc chaque groupe croit que l'autre est dans l'égarement et il commence à, être, à se créer des animosités entre les différents groupes. Le Cheikh lui dit, est-ce que ça, ça fait partie de la religion de l'islam Est-ce que c'est ça que l'islam a amené et c'est ça que l'islam appelle les gens à faire des groupes puis à se diviser Le Cheikh lui dit, là, les Sarahs Laten we de religie. is een religie en de waarheid is een enkele en de gemeenschap is een enkele gemeenschap. En Allah, Allerhoogste, heeft de beste is een religie en en Allah, heeft gezegd: وفي قد يودي جروب ويدي ديليزيون يعني أن الجماعة هذه جاءتنا وعملت حركات في البلد حركات سيئة لأنها تستقطب بخاصه الشباب لأنهم لا يعني لا يريدون الناس الكبار هؤلاء يعني شيخ يتكلم Le chef il parle avec l'accent saoudien, Yanni, comme il dit. Ils ont écrit la, la, la parole comme il l'a prononcée, Mais moi je le prononce, je le dis en arabe, parce qu'il dit, c'est l'accent, c'est la façon comment il parle en arabe saoudite. Mais il dit, en réalité, tous ces groupes-là ils sont venus et ils font des mouvements, des, des, des mauvais mouvements. En in de tijd van de rassemblee en de regering de is een jaren. Het is een En niet zeggen dat dat het een is. Maar het het الان لجماعه الاخوان المسلمين وفيه دعوه لجماعه التبليغ حتى في مدارس البنات donc le cheikh dit que il ne m'y pas va des vieux parce que les vieux c'est fini alors là, on peut rien espérer d'eux on n'a pas besoin de des vieux mais ils vont voir les jeunes dans les écoles primaires dans les écoles secondaires dans les universités et ils commencent même à faire ça dans les écoles des filles tu trouves que des groupes des Jamaat ikhwan, al-muslimin et Jamaat tablir, ils commencent même à attirer des membres parmi les filles dans les écoles pour filles, hein donc ça c'est une de leurs méthodes. Et même ici au Canada et dans les autres pays, même en, en Europe, ils sont très actifs dans les écoles secondaires, dans les, et dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et dans les universités, et ils se concentrent sur les jeunes, parce qu'ils savent que c'est les jeunes qui vont euh, changer les choses, qui vont bouger. En die gaan het voor hun. Dus dat is hun tactiek. Ik heb een lezer Misri, al Hindi. sallallahu wa wa Pourquoi une personne ne suit pas le Prophète sallam Pourquoi une personne ne va suivre un tel qui est égyptien comme le fondateur des, des Ikhwan, Hassan al-Banna, ou bien un tel qui est de l'Inde comme, euh, Muhammad Elias, Al-Kandahlawi Suis le Prophète Muhammad sallallahu sallam, suis pas ces gens-là. Prends ta religion du Quran et de la Sunnah, et demande quand tu as des choses qui, que tu comprends pas, demande au Ulama. Donc, ok, on va expliquer maintenant une autre fatwa du Cheikh qui est pour une question qui a été posée au Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, c'est un des chouyurs qui est à Médine, ok, et puis il enseigne, euh, il a un, un darte cinq jours par semaine dans le masjid Al Nabawi et aussi dans à l'université islamique, et il a aussi un de ses fils qui... إيه أحدي شيوخه سي أمير ديني قال ماك عبد الرزاق <سؤال> عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، الشيخ عبد المحسن، إلها été directeur de l'université à un certain donc un des grands شيوخ منا أمير دين، إلها دوني beaucoup de complété صحيح البخاري صحيح مسلم سنة بيداوع سنة النسائي Et je crois qu'en ce moment il fait le nommage, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un des cheikhs là-bas. Et on lui a posé la question au sujet de Jamaat au tabligh, et il, il lui demande c'est quoi euh, votre conseil à leur sujet هناك جماعات مثل جماعة التبليغ وغيرها هل هذه الجماعات نحل السنة وما هي نصيحتكم حول هذا الموضوع ؟ is het de Jamaat die bestaat, de Jamaat tabligh en de Is de groepen zijn die de zijn? En wat is De antwoord: Jamaat tabligh is van is dat Delhi en niet كما هو معلوم مملوئة بالخرافات ومملوئة بالبدع وإن كان فيها كثير من أهل السنة الذين هم على سنة, على سنة وعلى منهج صحيح مثل جماعة أهل الحديث الذين هم أحسن الناس في تلك البلاد وامثل الناس في تلك البلاد إلا أن هذه الجماعة التبليغ نشأت, وعليكم الله نشأت وخرجت من تلك البلاد ومن تلك المدينة و... ومبنية على امور معينه احدثها من احدث هذا المنهج والمؤسسون له هم من اهل البدا ومن اهل الطرق الصوفيه ومن, الم... ومن المنحرفين في العقيده فهي بدعه محدثه وجماعه وجمعه وجدت في تلك البلاد وهي تعتمد على هذه الامور التي وضعها لها المؤسسون لتلك الطريقه en Donc le shaykh dit que Tabliq c'est un groupe qui suit un menhage qui est innové, c'est une innovation, et ça vient de Delhi, la ville de Delhi en Nederland ça ne vient pas de Maqqani, de Médine. ça ne vient, vient pas du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Hurman Hajj, à la base, il vient de l'Inde. Et euh, en Inde, comme on sait, il y a toutes sortes de déd'a' et de superstitions, et c'est rempli d'innovations. Et euh, même s'il y a de nombreux, parmi les musulmans de l'Inde, qui font partie de al-Sunnah et qui suivent le, la sunnah et qui sont sur une bonne voie, euh, comme par exemple le groupe al-Hadith. Euh, qui, est le, le, qui sont parmi les meilleures personnes en Aide, euh, et parmi les gens qui sont les plus corrects en Aide, on les appelle Ahlul Hadith, là-bas, et c'est un groupe, toutefois le, le groupe de Tabnir, c'est un autre euh, groupe, et ce groupe-là, il vient de l'Aide, et de cette ville, et elle est fondée, ou elle est établie sur des, des choses qui ont été inventés par le fondateur de ce, de ce mouvement, de, ce, de, ce, de, cette, de cette voie, et les fondateurs de ce groupe sont des gens de Veda, parmi les gens qui suivent le Turuk parmi les gens qui sont déviés également dans l'Aqida, ils sont déviés dans leur Suluk et ils sont déviés dans leur Aqida, euh, par exemple ils ont une Aqida Maturidi, parce qu'ils sont de l'école. Une, une école de l'Inde qu'on appelle Addiyobandiyah et Addiyobandiyah, c'est ça c'est la de al d'Almaturidiyah et ils sont alliés à des turcs soufis, donc c'est des groupes c'est un groupe de Beda et, et euh, donc c'est ça ils sont établis sur des turcs et le fondateur était, faisait partie d'une tariqa lui aussi Donc ils sont déviés dans la l'aqidah, ils sont déviés dans leur méthode d'adoration, dans leur pratique de l'islam, et ils ont toutes sortes de contradictions, donc ils ne font pas partie de l'Ahl al-Sunnah, ni dans l'aqidah, ni dans leur pratique ou leur façon de pratiquer l'islam. On va lire une autre fatwa, maintenant c'est une fatwa du Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, le Cheikh du Yémen on lui a posé la question, en fait c'est lui qui l'a expliqué dans son livre qui s'appelle « Al-Makhraj min al-Fitna » d'accord, mais il y, a, il y a une note en passant à propos du livre « Al-Makhraj min al-Fitna » du Cheikh Moukbin, c'est que dans ce livre-là, le Cheikh a écrit ce livre, il a parlé de la plupart des jama'as qui sont présentes actuellement, puis il a parlé de leurs erreurs. Mais en même temps, dans ce livre là quand il l'avait publié au début, il avait attaqué l'Arabie Saoudite et le gouvernement de l'Arabie Saoudite, et il a dit des choses mauvaises à propos des ulama de l'Arabie Saoudite. Et à la fin de sa vie, avant de mourir, en fait, ça fait pas longtemps, ça fait quelques années, quand, avant de mourir, quand il est allé en Arabie Saoudite, il s'est euh, repenti de ces paroles là, et puis il a euh, il a dit que il se ربما شاء الله قال رحمه الله ما ينتقد على هذه الجماعة الأول عدم الاهتمام بالعقيدة فرب شخص يصحبهم أربعين سنة وتجده باقيا على عقيدته البدعية أو الشركية وهذا خلاف السنه dus de النبي صلى الله عليه وسلم zika, premièrement, parmi les choses de ce groupe c'est qu'il ne, ne donne pas d'importance à la croyance dans l'islam Donc il dit qu'une personne peut les accompagner pendant quarante ans, et tu le trouves qu'il est toujours resté sur la même aqidah de bidah et de Shirk que lorsqu'il est rentré avec eux. Contrairement, et ça c'est contraire à la sunnah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il a dit, commencez par la da'wah au témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc ça, ça veut dire que la da'wah au chef, elle doit être en premier. Et donc la haqida, elle doit avoir une priorité. Donc, le cheikh, il dit que, euh, il yani", comment quelqu'un peut rester 40 ans dans ce groupe et qu'il garde toujours la même erreur dans ses haqida. Et moi, moi, je me souviens quand je suis converti à l'islam, subhanallah. <rire> comme si le cheikh, il dit ça, mais c'est comme si moi-même je l'ai, je l'ai constaté parce que j'ai, vu ces gens-là comment, quand je, depuis que je suis converti, Et bien quand je suis converti, j'allais dans la, la mosquée d'établir des fois le vendredi pour acheter des livres, et puis à chaque fois je rencontrais des différents frères qui étaient dans ce groupe, ok, il y avait des frères de, de la Barbade et de la Jamaïque, et différents pays qui sont convertis à l'islam et qui allaient avec eux, d'accord Et ben jusqu'aujourd'hui, quand je les ai revus ces frères-là, ils sont restés au même niveau, c'est-à-dire ils n'ont même pas avancé dans leur connaissance de l'islam dans leur connaissance de la langue arabe, dans leur connaissance de quoi que ce soit, ils sont restés à la même chose, parce que dans leurs principe, ils ne doivent pas parler d'aqida, ils ne doivent pas dépasser les limites de ce que le groupe a établi pour eux, ok Et donc c'est une chose très limitée, et on va voir dans le deuxième point une des raisons pourquoi c'est comme ça. بل ربما نفر بعضهم نفر بعضهم عن العلم من يرغب فيه أو من من يرغب فيه ويظنون أن العلم يلهي عن الدعوة وهذا هو الفهم الخاطئ فترى أحدهم يقضي عشرين سنة وهو باق على جهله والزهد في العلم زهد في الخير. donc الشيخ shari'ah ne donne pas d'importance à la science dans peut-être tu vois que certains d'entre eux vont même euh, essayer de faire fuir ceux qui sont intéressés à apprendre de la science, ils vont les faire fuir pour qu'ils s'éloignent de la science, hein et ils vont leur dire que la connaissance et l'étude de l'islam, ça Ça te distrait de faire la Da'wah, ça va t'empêcher de faire le Da'wah, donc il ne faut pas que tu te préoccupes trop de l'étude des sciences de l'islam, concentre-toi sur l'action, sur le travail, sur la Da'wah que tu dois faire, et le chef lui dit que ça c'est une fausse compréhension, parce que tu vois que parmi eux, il y en a qui sont restés 20 ans avec eux, et ils sont toujours restés dans leur ignorance, donc de s'écarter de la science, c'est comme de s'écarter du bien. Et, et j'ai des j'ai des frères, j'ai des amis même que j'ai connus. Je me souviens quand ils sont convertis, ils sont convertis même. Il y a un frère haïtien qui est converti, il est rentré avec eux. Il est converti 18 ans avant moi, ok. Et aujourd'hui, moi ça fait 16 ans maintenant que je suis musulman. Et encore aujourd'hui, il est encore au même niveau. Il n'a pas appris l'arabe, il n'a pas appris euh, you know, la qibla. Il a toujours ces mêmes livres que Jamal Tabir lui a donné quand il s'est converti à l'islam des livres de souffrir, des livres de superstition. Une fois, je parlais avec ce frère là, dans sa voiture, il m'a dit, il y a un homme qui est resté 40 ans avec le même Woudou. Et il me racontait cette histoire avec, euh, avec, euh, étonnement, comme si avec, euh, il était comme euh, émerveillé de, de, de, de cette histoire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans Il n'est jamais allé aux toilettes, il n'a jamais dormi. Ça, ça se peut pas Quelqu'un qui a une raison, il ne peut pas accepter ça, mais, mais c'est des, des histoires qu'ils entendent dans les livres des soufis, hein, et ils répètent ça quand ils sortent dans, dans leur diamaha, euh, quand ils vont dans différentes réunions, ils entendent ces histoires-là, et ils les croient hein. Alors, ça veut dire que c'est des gens qui ne réfléchissent pas Donc euh, C'est pour dire comment ces gens-là coupent les autres de la science, et ils leur disent. Même, je me souviens même à Montréal Nord, il y avait des, des groupes dans la mosquée de Montréal Nord qui venaient à chaque fois, et le, le, un des responsables de Dieu ici à Montréal pour pour donner pour essayer de faire dire aux gens comme par exemple que c'est pas trop important d'étudier l'islam. Il dit regardez à l'université McGill, il y a des études islamiques, il y a des docteurs Euh, qui sont juifs et qui sont chrétiens, qui connaissent mieux l'islam que, que, que, que des musulmans. Donc la science c'est pas important. L'important c'est l'action. Et comme il disait par exemple que même Iblis, hein, euh, il connaît l'islam. Il disait même Iblis il connaît l'islam. Donc ça veut dire c'est pas important la connaissance. L'important c'est euh, la pratique et euh, de sortir avec eux, de faire qu ce qu'ils font. Donc ça, c'est des moyens qu'ils utilisent pour garder les gens dans l'ignorance. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils se limitent à apprendre euh, seulement des, des des principes de l'islam, euh, comme par exemple, ils vont lire les dix dernières suras de, du Coran. Ils vont apprendre, par exemple, les sunna en ce qui concerne euh, comment euh, le prophète alayhi wa sallam, nous a enseigné euh, au sujet de comment dormir, comment euh, manger, comment euh, faire des choses comme ça, ça c'est des choses qui font partie de l'Islam, mais l'Islam, le Prophète ne nous a pas seulement enseigné ces choses-là, il nous a enseigné avec ça beaucoup d'autres aspects dans la vie qu'on a besoin de connaître, d'accord, et donc le Prophète salam, a enseigné à ses Sahaba tous les aspects de l'Islam, il ne s'est pas limité à certaines choses comme ça, euh, et il a négligé le reste. Dans l'Islam il y a des règles pour le mariage, pour l'héritage il y a les règles du divorce, il y a les, les règles des transactions économiques, et au-dessus de tout ça, il y a avant tout l'aqida, qui est la priorité, que eux négligent complètement. Ils disent que si tu vas parler de l'aqida, tu vas diviser les musulmans, donc ils évitent complètement de parler des choses qui sont fondamentales, et c'est pour ça que les gens rentrent avec eux et ils restent dans l'ignorance euh, pendant des années comme ça. Twijfelijke de schaepmukbila nasieren, de afwijzaren van het tablighen over bepaalde het afwijken van de meeste schieden. En Allah, Subhanahu wa Taala, wat Euh, il se limite dans l'établir ou dans la transmission de l'islam ou dans le da'wah à certains aspects et il néglige la plupart des règles de la charia. Comme Allah ta'ala dit dans le Coran oh, les croyants, entrez entièrement dans l'islam et le shaykh il dit ça, ça veut dire prenez l'islam dans tous ses aspects, dans tous ses côtés, pas seulement un euh, une aspect puis vous laissez les autres. D'accord Donc il faut prendre l'islam en entier. كثير من الشيخ يوجد في كثير منهم التعصب لمذهب أبي حنيفة والداعي إلى الله بل كل مسلم يجب عليه أن ينقاد للدليل ويذعن له قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله Donc le cheikh, il explique que dans certains d'entre eux, en fait dans plusieurs d'entre eux, il y a le fait qu'ils suivent fanatiquement euh, le madhab de Abu Hanifa. Et euh, ça, bien entendu, c'est parce qu'ils sont de cette région-là. C'est parce qu'ils viennent de l'Inde et du Pakistan. Et ce sont des, des régions où c'est le madhab. Euh, de Abu Hanifa qui est répandu. Et ils, mais ils le suivent le madhhab et c'est pas c'est pas c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'ils le suivent d'une façon fanatique et aveugle. Et ils vont même euh, écarter les gens de l'apprentissage des preuves, des textes du Coran et de la Sunnah, Et ils vont leur les, leur enseigner de suivre le madhhab aveuglément. -ma. Et ça, c'est une erreur. Euh, même parmi les convertis, euh, des fois quand il y a des nouveaux musulmans qui rentrent dans l'islam. S'ils si ils rentrent avec eux, ils vont leur dire, bon, il y a quatre Madhab, mais le meilleur, c'est celui d'Abu Hanifa. Donc, ils vont faire la propagande ou la publicité pour leur propre madhhab, Comme si c'était une sorte de compétition, là, ou de, de publicité pour dire, viens avec notre madhhab plutôt qu'avec un autre. Et alors que nous, on sait qu'en fait, c'est <coughs> pas le madhhab qu'on doit suivre, ou que c'est pas obligatoire de suivre un madhhab, mais l'important, c'est qu'on suit les preuves du Qur'an et de la Sunna, d'accord Donc euh, le Cheikh il dit comme preuve pour ça, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient encore le choix dans leur manière d'agir, et celui qui veut obéir à Allah et à son messager c'est égaré euh, d'un égarement évident. Ça c'est le verset 36 dans Surah Al-Ahzab. Et le cinquième exemple qu'il dit التحديث بالاحاديث الضعيفه والموضوعه وما لا أصل له والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثره الحديث عني ومن قال علي فليقولن إلا حقا أو صدقا ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار رواه أحمد من حديث أبي قتادة Il dit que, de, de, il mentionne beaucoup de hadiths qui sont des hadiths baïfs, qui sont des hadiths faibles, ou qui sont fabriqués, qui n'ont pas de fondement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a dit, prenez garde de parler beaucoup de, de, de mentionner mes hadiths, de, de, de mentionner beaucoup de mes hadiths, de mes paroles. Et il ne dites pas à mon sujet, acceptez ce que j'ai dit, c'est-à-dire acceptez la vérité. Et, euh, Celui qui dit qui dit que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas dit, qui dit de moi quelque chose que je n'ai pas dit, alors qu'il se prépare, qu prépare c'est comme s'il a préparé sa, sa chaise dans le feu, il est dans l'enfer. Et euh, donc, ça c'est pour les paroles du chef Mukbil euh, rahimahullah. Ensuite il y a euh, une fatwa ici. Du Cheikh euh, al-Rajihi Abdul Aziz ibn Abdullah al rajhi qui est un des grands choyoukh en Arabi Saoudite, un des élèves du Cheikh, un, un Cheikh ibn Baz, rahmahullah. En il dit encore des, presque une fatwa qui réunit les, les mêmes aspects. Encore une fois, quand lui a demandé à propos de انذي نقول جماعة التبليغ معروف انهم صوفيه ولا ننصح بالخروج معهم لانهم لا يدعون الى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر يأمرون بالخروج اخرج اخرج ويحكمون على الانسان ان يخرج في العمر أربعين يوما او يومين في كل اسبوع او في كل شهر ثلاثه ايام وكل هذا لا دليل عليه اخرج اخرج يسمون في سبيل الله ويعتنون بلا فقط وكذلك يجعلون بعض العام ينصحون ويدعون وليس عندهم علم فانصح الشباب الإقبال على الدروس العلمية وطلب العلم وعدم الخروج وإذا أراد الإنسان أن يدعو بعد أن يتأهل فيدعو إلى الله أما أن يخرج, أن يخرج وهو جاهل مركب هذا ما يفهم فبعض الشيوخ الكبار سنا يجعلونهم يتكلمون وما عرف شيء شيئا شيء ممن ممكن يعرف يقرأ ويكتب يجعلونه يتكلم في المسجد وينصح وكذا بعض الشباب الصرار ماذا درسوا ولا تعلموا وكذلك جماعة التبليغ إذا أمرت بالتوحيد لا يمكن أن يتركوك يا قلوا لا تدعوا الى التوحيد ولا تامر بالمعروف ولا een عن المنكر ادعوا ils n'en pas le bien, ils ne perdent pas le mal, c'est-à-dire à la manière de, selon le Coran et la Sunnah, ils disent déjà de sortir, et euh, ils disent par exemple de sortir au moins 40, 40 jours dans ta vie, ou bien deux jours par semaine, ou bien trois jours par, euh, par mois, et tout ça il n'y a pas de preuve pour ça, et ils appellent ça Fisabilillah, ils pensent que ça c'est Sabirillah, et ils euh, il se limitent à faire quelques actes et ils demandent à n'importe qui de se lever pour parler, pour faire des Narsihayani, euh, c'est-à-dire déjà même s'ils n'ont pas étudié la science islamique, ils n'ont pas euh, appris la science avec les ulama, ils lui disent lève-toi et parle aux gens, et donne leur euh, des conseils ou parleurs de la religion, donc ça c'est pas la bonne méthode. Si une personne veut faire le da'wah, il doit en premier étudier l'islam et apprendre et ensuite il pourra donner la da'wah. Ok Il donne des exemples comme ça, puis il dit que ces gens-là, ils n'acceptent pas qu'on parle du ta'wahid. si tu veux te lever pour commencer à appeler les gens au ta'wahid et à parler du ta'wahid, ils ne vont pas te laisser, ils vont pas te laisser faire. Ils disent n'appelle ne ne pas, pas au ta'wahid et parle de certaines choses, de telle ou de telle choses comme il parle par exemple de la dunya, de, des choses de, comme si la dunya c'est quelque chose d'éphémère, c'est pas important, il faut se concentrer sur l'akhira, euh, il faut penser à les choses de, du paradis, de l'enfer, toutes les choses qui ont rapport avec al-raqa, euh, les choses qui adoucissent le cœur, mais tous les autres principes de l'islam qui sont les fondements de la religion, ils négligent ces choses-là, okay, parce qu'ils disent que ça, ça divise les musulmans. Donc, le sheikh il dit que ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'étudier l'islam et d'apprendre l'islam en premier de tout, puis après ça, on peut faire le da'wah. Et le da'wa bien entendu, c'est pas limité à, ou c'est pas la méthode qu'eux utilisent, mais selon le Coran et la Sunnah, et en suivant l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre fatwa à propos de, de, d'établir, de mais par le cheikh Obeyd al -Jabiri. الشيخ عبيد في جماعة التبليغ الصوفية وما تظهر من الدعوة إلى الله هو الستار, هو الستار الصوفية والحزبية ولهذا هم يبايعون من وثق وثقوا منه أو من وثقوا منه بعد تجربة طويلة على طرق صوفية أربع وهي النقشة بندية en de kadirie, de saharwardie en de kistie. En deze tulpen soufie, die tussdelen zijn, bijna die zijn, de da'wah C'est que la un groupe de pour cacher leur réelle tendance, c'est-à-dire le soufisme et al chefia, c'est qu'ils défendent un parti et un groupe. Et donc, les gens qui sont euh, très expérimentés avec eux qui, et auxquels ils ont fait confiance et qui sont restés longtemps avec leur groupe, ils, à un certain moment donné, là ils vont lui demander de donner une allégeance, une beya à euh, leur chef, et ils vont lui demander de se donner cette beya à quatre parmi les Tauruq, euh, parmi les Tauruq Soufiyah qui sont connus, comme par exemple Al-Nakshabandiyya, Al-Qadiriya, Al-Saharwardiyya et al justiya Et ça, ce n'est pas à n'importe quel membre ou n'importe quelle personne qui est dans l'établir, mais en particulier à des gens qui sont dans leur groupe depuis des années, et qui et ils ont trouvé que c'est une personne qui, à qui ils font confiance, d'accord Parce que il y a des degrés dans l'établir c'est pas tout le monde qui sont au même niveau il y a des chefs il y a des chefs qui sont à la tête et il y a les autres qui suivent et le chef il dit ou man wam wam wam maslakaha an atba'aha la yastafidou 'ilman wa man kana minhum za'in fa huwa lam yastafidhu minhum wa kana minhum فانه lam minhum de scheikh, hij dat, uuuh, ja, die, die, die, de die, Il a divisé ce groupe-là, d'après ce, ce qui lui est apparu, en quatre groupes, ou en quatre catégories, parmi les membres de ce groupe. al Qism al-Awwal, al wa hum a'immatuhum, wa c'est-à-dire le premier groupe, c'est ceux qui sont euh, vraiment des top dans le soufisme, et c'est eux qui sont leur chefs et leur, leur leader, leur guide. Et ils leur donne l'allégeance. C'est à eux qu'on donne l'allégeance okay. dans ce groupe-là. Al-Qismu euh, Thani. Man lubisa alayhim min al-ulamaa ou toulab al-Ilm. Fa fahima ma tazharoo havichil jama'at al-munafiqa min al-wajhi al-hasan. Ceux qu'on a trompés, c'est le deuxième groupe, ceux qu'on a trompés parmi les ulamaa ou parmi les tullab al-Ilm. Et on leur a fait comprendre. Euh, où ils ont été trompés parce qu'ils ont montré extérieurement euh, d'un bon visage. Ils montrent toujours qu'ils ont un bon côté, un bon visage, qu'ils sont souriants, qu'ils sont polis, qu'ils sont bien élevés, qu'ils ont du reloc. Et il y a beaucoup de gens qui se font tromper par cette apparence. Euh, donc, ils sont sympathisants avec eux, puis ils entrent avec eux sans réellement connaître les détails de leurs euh, principes. La troisième catégorie, Awa Munas. En euh, de tweede dat ze niet konden volgen, degenen die zeiden dat ze niet die ze niet konden dat ze de konden volgen, degenen die ze niet niet ze القسم الرابع أناس ضلال صيع ضيع من أبناء المسلمين كانوا مرتكسين في الحانات والمقاهي وغير ذلك من مرتكسين وسبقت إليهم هذه الجماعة بطريقة أو أخرى وبتجنيد جنودها فظنوا انهم قد اهتدوا على يد هذه الجماعة Le quatrième groupe, c'est des gens qui sont perdus parmi les musulmans et ils se tenaient dans les bars, dans les cafés, des trucs comme ça. Puis ils ont été approchés par ce groupe-là, puis ils sont entrés avec eux par la suite et ils ont cru qu'ils ont été guidés par ce groupe-là. Donc ça, c'est une autre catégorie. Le premier groupe parmi eux, ceux qui sont les chefs, les soupirs, ils disent, moi je crois, sauf si Allah a voulu autrement, qu'on peut, euh, t'as dire qu'il y a peu d'espoir pour, pour eux qu'ils reviennent. Parce que souvent c'est des gens parmi eux qui sont, euh, à la tête et ils ont, ils ont, euh, été convaincus par ces, ces idées qu'ils ont et ils, ils en profitent. Ils en ils profitent, ils en retirent un profit et une autorité et un respect, donc c'est dur pour ces gens-là de quitter les gardins, puis de venir à la vérité. tandis que les trois autres groupes, les trois autres catégories, le cheikh dit « Arâ min al-wajib nusḥum, nusḥahum wa bayan al-haqilahum ». Il dit « Je vois que c'est obligatoire de leur donner le conseil et de leur clarifier la vérité ». Oksir min asḥāb al-akṣam al-salātā al-akhirah min man tabayna lahum al-haq wa arasa Euh, beaucoup d'entre ceux des trois derniers groupes qu'on a mentionné, quand on leur a clarifié la vérité, et quand ils ont su la réalité de ce groupe-là, et eh bien ils ont quitté euh, le groupe et ils, ont, euh, ils se sont éloignés éloignés d'eux. بمقارعه الحجه بالحجه ويصرح لهم اما العوام والذين راوا انهم لم يهتدوا الا على ايديهم فهؤلاء مرضى يجب علاجهم في علاجهم الحكمه وبيان المعتقد الصحيح indique selon la categorie de personnes il y a une manière spéciale ou spécifique pour les ramener pour leur clarifier l'erreur de ce groupe. Et si ce sont des Onama parmi eux, des gens qui ont une connaissance, il faut leur montrer la, la, la vérité à leur sujet euh, en leur amenant preuve par preuve et de leur dire les choses clairement, telles qu'elles sont. En ce qui concerne les gens ordinaires qui sont avec eux et qui croient qu'ils ont été guidés par ces gens-là, eh bien ceux-là sont des gens malades et donc il faut pour les guérir de la sagesse. Et leur clarifier la bonne croyance la bonne croyance ok donc ça c'est vrai parce que souvent il y a beaucoup de gens parmi des gens comme ça qui ont été dans l'ignorance et dans l'égarement et puis quand ils ont trouvé la guidance ils ont abandonné beaucoup de péchés avec eux comme euh, par exemple s'il y en a qui faisaient pas la salade ou qui priaient pas euh, ils faisaient ils faisaient par exemple de l'alcool ou ils buvaient euh, de l'alcool ou des trucs comme ça où ils étaient perdus, hein, et puis là, euh, à cause de ce groupe-là, ils ont abandonné plusieurs de leurs péchés qu'ils faisaient auparavant, donc ils croient qu'ils doivent tout ça à ce groupe. Donc euh, c'est dur quand tu viens pour leur parler, pour leur dire par exemple qu'un tel groupe a des égarements, et eh bien là, eux, parfois, ils ne veulent pas l'accepter. Et le Paracolamphique, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est comme le frère dit, il y en a beaucoup, c'est des jeunes, des voyous, c'est des jeunes, et puis ils ont découvert, dans ce groupe-là, des bonnes choses, des bonnes qualités, et donc ils croient que tout ça, ils le doivent à ce groupe. et il y a un autre phénomène aussi que j'ai observé, justement, qui est relié à ça, c'est que, il, jamais tout tablier crée une atmosphère. ok Ils te font entrer dans une sorte de, Un rituel ou un de rythme de vie. Hein, tu rentres avec eux, tu sors dans les mosquées, tu restes dans la mosquée toute la journée. Et eux, ils te parlent toujours comme si, euh, si tu veux changer, il faut que tu sois dans un bon environnement. Donc, tu restes dans la mosquée, tu sors jamais. Hein, tu, tu restes toute la journée dans la mosquée. Et ils te font à manger dans la mosquée, tu t'assois en groupe. Après chaque prière, il y a des activités à faire, il y a des choses à faire. Donc, les gens qui sortent avec eux 40 jours pendant 40 jours ils font ça, ils restent toujours à la mosquée, Ben c'est comme si pour dire que euh, là ils ont l'impression qu'ils sont avancés dans l'adoration, ils sont éloignés du péché parce que ils sont concentrés uniquement sur l'adoration pendant ces 40 jours-là. Mais qu'est-ce qui arrive quand ils terminent, et quand ils retournent chez eux, et quand ils sortent, et quand ils retournent travailler, quand ils retournent dans leur environnement, et eh ben ils reviennent à la même chose qu'ils étaient avant, alors là ils se disent ben là, je suis obligé de retourner quand même encore avec eux parce que je sens que ma foi diminue, diminue puis que je commence à retourner dans la dunya. Donc, c'est comme, si, comme un cercle, Monsieur. La personne, euh, elle comprend que c'est la seule façon pour se rapprocher d'Allah, puis pour être correct, c'est de, de sortir 40 jours et de faire ces choses-là, parce que sinon, tu, ta foi va baisser. Donc, ils créent une sorte d'atmosphère artificielle. Mais l'être humain, il a besoin de travailler. Il a besoin de s'occuper de lui-même. Pendant ces 40 jours-là, souvent, euh, ils laissent leurs femmes et leurs enfants toutes seules. Sans personne pour, leurs, pour les, les occuper. Donc, euh, ils même négligent leurs obligations et leurs responsabilités envers leur famille. Donc, c'est pour dire que c'est, en fait, ils agissent comme, pour contrôler les gens, tu vois. Puis il y a un autre, euh, journaliste, euh, qui a fait le, le la critique, là, de, dans son livre qu'il a écrit, là, le journaliste, Et ben, subhanallah, quand il a parlé des salafis, il a dit, ah, pourquoi les, pourquoi les, jeunes convertis sont intéressés aux salafis, euh, à la da'wah salafia, c'est parce que, euh, ils vivent dans le salafi, dans la da'wah salafia, Euh, le chef, c'est comme un gourou, ils leur disent tout quoi faire, ils savent comment comment manger, comment aller aux toilettes, comment avoir des rapports sexuels avec leurs femmes et tout ça. Donc, ça, ça les attire. Ils que... Donc, la façon dont ils parlait, c'est comme pour dire, ah, ça c'est la danse à la tire, on appelle à suivre un gourou et des trucs de ce genre. Toutefois, les exemples qu'il a mentionnés, comme comment manger, comment aller aux toilettes, des trucs comme ça, ça, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être de d'être de, de suivre un gourou puisque c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa celui qui nous a montré ces choses-là c'est pas euh, c'est pas des choses qui euh font partie de de suivre un gourou ou des trucs de ce genre hein. même le mot gourou c'est euh, pour c'est comme un guide spirituel dans la religion des hindous ça n'a rien à voir avec l'islam et euh, dans l'islam il y a pas de gourou Il n'y a pas personne que tu dis tu, tu vas le suivre dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait et il te dit quoi faire, non, c'est uniquement le prophète qui a euh, l'autorité ou qu'on qu doit obéir et suivre aveuglément. En dehors de ça, toute autre personne, que ce soit un savant ou un cheikh ou un imam ou peu importe, eh bien il est un être humain, il est il n'est pas infaillible, il peut se tromper, il peut avoir raison et on n'a pas le droit de dire on va le suivre aveuglément dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Donc ça c'est une chouba qu'ils ont euh, jetée à ce sujet-là que j'ai voulu clarifier, mais c'est pour dire que euh, il y a ceux qui croient qu'ils ont été sauvés de, de l'égarement à cause de, de ce groupe-là, et qui sont dans cet environnement-là, moi j'en ai rencontré justement des, des frères de, de cette de Yamaha qui ont qui été avec eux pendant longtemps, puis quand, tu les, quand ils, ceux qui ont cessé de sortir avec eux par Quand tu les revois, tu te dis qu'on dirait qu'ils ont quitté l'Islam, complètement, parce que c'est comme s'ils n'ont aucun, aucun, aucun lien avec l'Islam excepté euh, quand ils sont avec Tabnir. Mais s'ils sortent du contexte de Tabnir, c'est comme s'ils ils sont perdus, tu comprends Parce qu'ils n'ont pas appris à pratiquer l'Islam euh, normalement, tu vois, c'est juste dans cet environnement artificiel-là qu'ils connaissent comment pratiquer l'Islam. Donc euh, ils ne sont, sont pas capables de faire face aux réalités quotidiennes de la vie, en dehors de ce contexte-là qu'ils ont créé. Donc euh, il, y a, il y a ça, ensuite on a posé une autre question, euh, a, en fait c'est le Cheikh Saleh al-Suhayni, un des, des chouyourts de Medin également. Ok. On va, on va les lire juste pour terminer, puisqu'il y en a juste deux, puis on va s'arrêter par la suite. Euh, exemple, le chef euh, Saleh al-Suhaimi, qui euh, est un des chieurs de médecine également, euh, il, a, il a répondu à propos de Jamaat Tabnir, il a dit euh, Jamaat Tabnir, Soufia, sahar Saharwardiya, Qadiriya, Jistiya, تنتهي باصحابها الى البيعه على هذه الطريقه الرباعيه وتحريف نصوص القران والسنه لا سيما ما يتعلق منها بالجهاد وقد حملوها على مجاهده النفس في الدعوه التبليغيه والخروج التبليغي والاسفار والسياحه التبليغيه المبتدعه في الدين وناهيك عما لديها من بدع اخرى وجهل مطبق بأبسط قواعد بأبسط قواعد الإسلام والتنفير من العقيدة وأهلها والتحذير من العلم والعلماء والعمل للكسب بدعوة أن, أن ذلك مشغلة عن الدعوة إلى الله وهم يجهلون الأسس والأولويات Alleti nabodt de meerfethe haar, vlak de de van de deugwe. Onder sheikh Zik jamt te benieuwd tot een jamaa Sufia, eilan om een ikant truc, ook al een soe afgeande, hè, de knikschapendie, de saharordee, de waarderie, de jetie, à la fin in lor demand de verbuyen af vier kat En e, in de de sens des textes du Quran en de sunnah Et en particulier les textes qui se rapportent au djihad. Ils prennent les textes qui parlent du djihad et ils les appliquent à ce qu'ils font eux, c'est-à-dire la darwa de Tabnir et de sortir avec Tabnir et de faire des voyages avec eux et du tourisme comme ils font dans, euh, de se promener d'un pays à l'autre de cette façon-là. Ils appliquent ça à sortir avec eux de cette façon-là. Euh, et sans parler des autres dédains qu'ils ont et de l'ignorance qu'ils ont, euh, des les principes les plus fondamentaux de l'Islam. Demandez à des gens d'établir c'est quoi les conditions de la ilaha illallah, c'est quoi les nawak'id de l'Islam, des choses qui annulent l'Islam, demandez-leur c'est quoi les catégories de Taushid, et de vous expliquer ces principes-là, et c'est certain qu'ils ne qu pourront pas vous répondre, parce que c'est pas des choses, c'est des choses fondamentales, mais c'est des choses pour eux qu'on ne leur enseigne pas, parce que ça ne fait pas partie de leurs principes. Euh, par exemple, euh, ils prétendent que d'apprendre l'islam, comme on a dit tout à l'heure, ça écarte les gens de la, de la darwa, ça les empêche de faire la darwa, et ils ignorent même les fondements et les priorités dans l'islam qui sont nécessaires de connaître avant de, comment, de commencer à faire la darwa. Puis la dernière fatwa au sujet de Djamah Tablir, euh, Ouais, puis je vais terminer avec la parole de chef Mokbel à propos de qu ce qu'il avait dit pour la tout Oui, c'est ça. Ok, donc euh, la dernière fatwa c'est la salle du chef Mohammed Ibn Hadi Al Madkhali, c'est lui aussi qui est un des cheikh de Médine et un des professeurs dans l'université islamique dans la faculté de Hadith et euh, ما قولكم في جماعة التبليغ التي في السعودية وكيف التعامل معهم يقول جماعة التبليغ في السعودية وفي غيرها كلهم سوى لا فرق ولو لم يكن إلا موالاته لهم فهذا خادش في إيمانه فهؤلاء الخرافيون القبوريون هل يجوز لأحد في السعودية أو في إندونيسيا يزعم أنه على السنة ان يواليهم لا يجوز له بحال من الأحوال فلا يجوز الموالات جماعة التبليغ ولا يجوز الموالات أهل البدع ولا ولا الخروج معهم ولا القعود معهم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم لا يجوز موالاتهم ولشيخنا العلامه سيف السنه في هذه الاعصار الشيخ حمود التويجري رحمه الله كتاب في هذا بين واف بين في هذا بين شاف كاف فليرجع اليه, أو فليرجع إليه Donc il a dit que fel hasil haoula die 'indahum illa Il dit parce qu'il y a des gens qui disent que on a euh, la jama'at tabligh ana ha bi on doit agir avec eux il y en pas la même chose. Il y a ce n'est pas pareil que Tablir dans les pays comme Pakistan ou l'Inde, donc ils font des distinctions entre les deux. Toutefois, à la base, c'est la même chose, c'est la même Jamaa, c'est la même chose, même s'ils si ont euh, parfois des, des petites différences, par exemple les Arabes de Tablir au lieu de lire du livre Tablir les Nisab, ils vont lire le livre de riyad Salihin. mais leur principe c'est la même chose en fait, quand même. Donc, il faut jamais établir qu'un que ce soit l'Arabie saoudite ou autre, elles sont toutes pareilles, il n'y a pas de différence. Euh, et s'il si n'y avait pas uniquement, euh, si ce n'était pas juste du fait qu'ils les, prenne les prennent pour alliés, mais prennent pour alliés les gens de Beda et les gens de donc ça, ce serait suffisant pour nuire euh, à leur image. Par exemple, il y a parmi eux qui sont des euh, gens qui, ont, qui, qui racontent des histoires de superstition ou qui. Euh, adore les tombes. Il dit ça, c'est pas permis pour aucun musulman qui soit en Arabie Saoudite ou qu'il soit en Indonésie euh, et qui prétend être parmi les gens de la Sunna, il n'a pas le droit de les prendre pour alliés. Et ça, c'est dans aucun cas. Donc, il n'est pas permis de s'allier avec Jamat Tablir et il n'est pas permis de s'allier avec les gens de Beda'a en général, ni de sortir avec eux, ni de s'asseoir avec eux. Et il mentionne le verset 140. 140 dans sourate An-Nisa, Ici, si vous entendez, euh, si, euh, on, on a descendu sur, sur vous dans le livre, que si vous entendez les versets d'Allah, qu'on qu les relie ou qu'on s'en moque, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'un autre, autre sujet, euh, sinon vous serez comme eux. Et, et il dit donc, ce n'est pas permis de s'allier à eux, et le chef Hamoud en fait, c'est son Cheikh, c'est un de ses chuyukhs, le Cheikh Mohammed ibn Hadi, Al-Mad Khali, c'est un, euh, un de ses chuyukhs, c'est le Cheikh Hamoud al-Touajri. Hamoud al le Cheikh a écrit un livre sur Jamal Tabir et il a expliqué les égarnements de ce groupe. Donc, euh, en passant, le Cheikh Mohammed ibn Hadi, c'est un des chuyukhs parmi les cheleurs que j'aime pour Allah et que j'aime beaucoup, mashaAllah. Et euh, c'est un des, des cheleurs les plus forts, un des plus puissants que j'ai jamais entendu pour défendre la Sunnah. Euh, vraiment, mashaAllah. Il a une énergie incroyable. Puis euh, vraiment, euh, c'est parce que j'ai reçu aujourd'hui un message de, du frère, des frères de Salafi Publications. Et puis euh, ils font une conférence à Birmingham, en Angleterre, et puis un des joueurs invités, c'est le chef Mohammed ibn Hadd, euh, et il ne s'est pas encore confirmé qu'il va être là, son, son visa, ils n'ont pas encore euh, reçu pour le, la réponse pour le visa, mais si jamais il va <coughs> être présent, ce serait une occasion, Inch'Allah, d'aller le, le rencontrer, Inch'Allah, oui, à Birmingham. Donc euh, les frères salafis ils organisent une, con une convention, une conférence. Euh, oh et puis pour terminer, on va lire euh, les corrections parce que le Cheikh Mokbel, avant de mourir, il a demandé à ses élèves et aux responsables de ceux qui font la publication de ses livres, de faire la correction de tous les li de tous ces livres où il y avait des critiques et des attaques de ou des paroles co incorrectes contre لعلماء هذا إذن تعملين لشيخ الزي وقد نبه على خطأ الشيخ الذي وقع فيه في الكتاب المذكور المخرج من الفتنة ومن أدب العلماء الرجوع إلى الحق إذا وجدوه ولا حرج عندهم في ذلك بل يعتبرون ذلك خيرا لهم ورفعة قبل ذلك يرون الواجب الرجوع للحق ويقول الشيخ في شريط بصوته سجله باختياره كما يذكر في الشريط وذلك قبل موته وفي مرضه الذي مات فيه دفاعا عن الحكومة السعودية واعتذارا لحكامها هذا الأمن الذي ما شهدته في بلد إن, سبب إن سببه هو الاستقامه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسؤولين ومقتطفات من شريط الشيخ مقبل الوادعي الذي سجله قبل وفاته واسمه مشاهدات في المملكة العربية السعودية أو براءة الذمه يقول رحمه الله لما استقامت, لما استقامت هذه البلاد بحد الله مكن الله لهم فيجب على كل مسلم في جميع أقطار الاقطار الاسلاميه ان يتعاون مع هذه الحكومه ويقول تراجعت عن كلامي عن الحكومه السعوديه وقد امرت الاخ الذي يقبع كتبي ان لا يبقي شيئا من الكلام او في الكلام على السعوديه انا اقول هذا ولم يدفعني اليه احد ولم يلزمني احد بان اقوله بل من نفسي أرى انه يلزمني براءه براءه لزمه ويقول هؤلاء جزاهم الله خيرا يقيمون شرع الله فاسال الله ان يبارك لهم ويحفظهم ويحفظ دولتهم وان يحفظ بلادهم وان يمكن لهم وان يصلحهم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 Des, erreurs comme ça, donc, avant de mourir, il a accepté de revenir à la vérité, et il a enregistré une cassette qui s'appelle « Mushahadati fül mamekati l'arabiatil saoudiya »,« Mabaraatu zimba ». Et les gens de, de parmi les Hizbillines qui, euh, détestaient Sheikh Moukbel parce qu'il était, euh, dur contre les gens de Bidaa, parfois il les dénonçait, il montrait leur fausseté, mais en même temps, il aimait les critiques qu'il qu avait fait contre l'Arabie Saoudite et à cause de ça, il, il, euh, des fois il le supportait, et euh, quand ils ont vu qu'il s'est repenti de ça, qu'il est revenu, euh, donc dans ce cas-là, cas ils ont détesté ça de sa part, et donc euh, le chef il a dit par exemple à propos de, de l'Arabie Saoudite, il dit la sécurité qui existe dans ce pays, je, je ne l'ai vu dans aucun autre pays ailleurs. Et la raison de cette sécurité qui existe là-bas, c'est à cause du fait que les gens sont sur le Qur'an et sur la Sunnah, et euh, à cause des dirigeants qui, justement, euh, respectent ces principes-là. Et il dit également, lorsque ce pays-là s'est euh, est, est tenu droit sur euh, les, les limites d'Allah Allah leur a donné l'établissement, et les a établis sur la Terre. Et donc c'est obligatoire à tous les musulmans dans tous les pays du monde, de coopérer avec ce gouvernement, et il dit, je reviens sur toutes mes paroles à propos de l'Arabie Saoudite, et j'ai donné le commandement ou l'ordre à celui qui imprime mes livres ou qui édite mes livres, de ne rien laisser de ce que j'avais dit à propos de l'Arabie Saoudite, et moi je le dis, et il n'y a personne qui m'a forcé à le faire ou à, euh, à le dire, mais je le dis de moi-même, et je le dis pour disons, me libérer de cette euh, responsabilité-là euh, que j'ai euh, vis-à-vis de euh, l'Arabie Saoudite. Et il dit qu'ils établissent la religion d'Allah et la charia d'Allah, que Allah les récompense et je demande à Allah de les bénir et de les préserver et de préserver leur pays et de, euh, et de leur donner la fermeté la stabilité, de les établir et Euh, de les corriger, si, de les réformer s'ils si ont des fautes et de leur donner des bons conseillers. Donc, ça, c'est à propos des paroles du Cheikh Mokbel à ce sujet-là. Donc, on va s'arrêter ici. Hein, et puis, la semaine prochaine, on va commencer les fatawa à propos de Jamaat et euh, jama l'Ikhwan al-Muslimin. On va parler la semaine prochaine du groupe des Ikhwan al-Muslimin et des fatwa des ulama à leur sujet pour montrer euh, la position des ulama vis à vis de cette, de cette secte ou de ce groupe Yani qu'on appelle Jamad al Tabir et euh, pardon de Ihrwanou Muslim, puis on va mentionner aussi d'autres détails et euh, des principes et des, des explications au sujet des, des fondateurs de ce groupe pour faire un petit historique. أستجيل أن أقاض أنكم أسعيتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه